sans nous de les aimer. obscure de 1879 à 1912 dix mille journées 93 mille heures 33 ans d'épreuve au cœur bâillon rien d'impossible